L'or le sortilège Tu ne viendras pas ce soir Mais crie mon désespoir Mais tombe la neige Impossible ma neige Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Toute blanche, tout désespoir Triste certitude Le froid de l'absence Cet odieux silence tu ne viendras pas ce soir M'écris mon désespoir Mais tombe la neige Impossible manège Mais tombe la neige Impossible manège